And I sell, you still ain't got a job, not work in the market as a check out, comme tout le monde c'est parti à Ander jusqu'à midi. c'est le morning de l'été qui démarre je m'appelle Alex on est parti pendant deux heures ensemble du lundi au vendredi ça se passe comme ça le morning de l'été si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter hashtag morningradioexfloor tout pile 10 heures. partout en France il va faire bon en plus du soleil c'est ça qui est bon c'est l'été qui se prépare évidemment l'horoscope, les actus insolites bref on est parti également avec du bon son dancefloor c'est parti c'est le morning to the left said her name was Delilah Woo. and I'm like you should come my way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 About your move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me eat it, you know me not quit it Pondy the hell like I see And did me not want them watch real like clean city Full time, you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that would be a pity girl. My girl, coming me down, want see something me want in my life And then waste time Are you ever free in Allez on est en direct, évidemment, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir, évidemment, sur Facebook, sur Twitter, hashtag Morning Radio Nous, on est connecté, évidemment, sur notre site de jeu partenaire BobAward.fr. On est là ensemble, évidemment, euh, je suis connecté dans le studio, à part Radio c'est ça qui est bon. Je vous l'ai promis, hein, du son de beaucoup, beaucoup de nouveautés. On est les seuls à vous faire découvrir ici en France. C'est tout nouveau Soprano, ça s'appelle En Feu. Bon, allez, full feu, jusqu'à midi, c'est le morning. Bienvenue tout le monde Zidane face à l'équipe du Brésil Je suis en feu Ce soir tu me souris Même Monica Bellucci Je suis en feu J'ai sorti le gros gamin Ce soir je me reste de la vie Je suis en feu J'ai mis mes plus beaux tissus appelle les paparazzi. Je suis en feu Ce soir je suis indoucheable Je danse comme au Marcy Je suis en feu le, sol, le salut, Même Michael Jackson me dit merci Je suis en feu Le DJ me fait une passer Boum dans la nuit Je suis en feu Sors de la piste Fais le cran du de Vanda Je suis en feu Je sens que je vais prier Ce soir je marche Yeah. Algérie, en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior. Rappelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport. amène moi tes tigrides. Je suis Comme ce grand blondinet énervé contre freezer Je suis Ce soir je ne joue. Mais je repars avec les trompées Je suis en feu Tu m'as appelé Kirikou, Ce soir je en un feu. Comme la soeur de Beyonce, dans avec Jay -Z. Un feu. Ou Comme les trois petits, à 6h du matin mon lit un feu. Je sens que je vais Ce soir je marche sur J'ai l'impression de planer regarder Si tu me croises, un un peu. Si tu me parles, un un peu. Si tu me Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, oh, je suis en feu, oh, appelle les pompiers. Le son de Soprano à l'instant en feu, eh ben il est en feu, heureusement qu'il est pas pompier. Oh la bague de merde, en direct, jusqu'à midi c'est le morning, on rejoint David pour l'horoscope. <rire> Bélier encore un jour où la mauvaise humeur vous guette, pour autant pas la peine de l'entretenir allez donc courir, ça va vous calmer les taureaux, vous allez finir par nous énerver il n'y en a que pour vous, deuxième décan vous surfez sur une vague de facilité, demandez Et vous aurez les gémeaux, vous n'êtes pas le plus mal loti aujourd'hui, vous allez pouvoir grappiller des petits plaisirs ici et là, surtout ne vous gênez pas. Les cancers, la lune éclaire toujours votre ciel, le soleil vous réchauffe la carapace. Oui, vous serez charmant, seul le troisième décan doit se méfier de ses réactions, pas toujours justifiées. Les lions, vous entendez bien être respectés, mais pourquoi vous prendre autant au sérieux Essayez un petit peu le lâcher prise, les vierges. Ça ressemble à une belle journée. L'optimisme en bandoulière est tellement bien luné. Elle est donc contaminée les grincheux avec vos ondes positives. Les balances, vous êtes moins gâtés, vous risquez encore de vous compliquer la vie. Troisième décan, pour éviter le pire, montrez-vous meilleur. Les scorpions, ça ira bien, surtout si vous choisissez la complémentarité. Aux remarques désobligeantes, tout le monde appréciera vos efforts. Les sagittaires, ça manquera un peu de peps, alors faites une pause. Vous roulez avec le frein à main en ce moment, acceptez de ralentir le rythme. Les capricornes, votre enthousiasme est réveillé, vous avez envie de tout. Alors laissez-vous émoustiller les versos, plein de bonnes résolutions aujourd'hui. L'heure est venue de dégager tout le bazar qui vous encombre. Pas très excitant mais vous vous sentirez mieux dans votre tête. Les poissons, inspirés et inspirants, vous traversez cette journée positivement même si physiquement vous n'êtes pas au top, vous saurez relativiser. L'astro top. top Salut c'est Tal, Écoute mon nouveau son sur Radio Mixflore Radio Mixflore Un de son floor L'impression d'une vie dans le noir L'ennui éteint tous nos espoirs inconscients Et incapable de voir Artiste, Radio Mixflore Tal à l'instant. En direct, jusqu'à midi ce morning de l'été, on s'enjoint dans moins de 3 minutes. Radio Mix, Radio -mix Un max de son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 Votre projet de chauffage sur poujoula.fr. Radio Mixer, Un max de son dents Un max de mi son el me Mi te lo yo tu no alegre cuando los días son duros con una sonrisa se quebran los muros. mi cariño, acércate. Un secreto voy a... Floor. un max de son enflore! Ce sont Willy William à l'instant, Chris Cab, ça s'appelle Paris, on est en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, soyez les bienvenus tout le monde, ça se passe comme ça évidemment. Et puis la suite, un son qu'on a découvert également ici, c'est 20 Watts Pilots. J'adore ce son hein. Et ben on est en direct, jusqu'à midi si vous voulez réagir, hashtag Morning Radio sur Facebook, sur Twitter. Et rajoutez de nous hein, sur Snapchat, RadioXplore, ça se passe comme ça, ici chaque jour le morning.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 Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son Dance Floor. One, two, yeah. Un max de son Dance Floor. C'est comme ça que ça se passe. Nice qu'à l'instant, Mustafa Jefferson. Je danse tout seul dans les studios. En plus, je passe pour un con parce que j'ai tout seul ici. En direct, jusqu'à midi seulement, dit de l'été. Si vous voulez réagir, ça se passe comme ça. Puis évidemment, on vous fait découvrir les plus grosses bombes dance lore du moment. Comme Souffle, mais à culpa pour la suite. Elle me dit qu'elle eh, eh. qu veut tout lâcher. Eh.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 Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version Laisse les croix, laisse les tu le pas on garde les paliers, éloigne-moi des si je suis fatigué, c'est pas leur temps, je m'en je le laisse les parler. Tu n'as Alors ce sont Zao à l'instant avec MHD Laissez Kuma en direct Jusqu'à midi c'est le morning de l'été ça se passe comme ça Et on rejoint David pour les infos Insolites du jour 10h40 On est en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été Si vous voulez réagir hashtag morning Réduction. Ça se passe comme ça C'est l'insolite news l'insolite Et aujourd'hui on parle d'une automobiliste américaine qui a dû avoir une belle frayeur en roulant sur l'autoroute Puisqu'une tortue projetée dans les airs par une autre voiture a littéralement traversé son pare-brise La tortue est par chance sortie indemne de l'accident tout comme cette automobiliste elle s'appelle Nicole marie James. Elle vit en Floride aux états unis elle a sans doute eu, hein, je vous le disais, l'angoisse de sa vie alors qu'elle circulait sur l'autoroute Interstate 4. D'après ses explications recueillies par ABC News, une tortue a donc été projetée dans les airs après qu'un véhicule lui a roulé dessus. L'animal a ensuite terminé son vol dans un pare-brise, dans son pare-brise, précisément avant de rebondir dans le siège du passager et d'atterrir sur le tableau de bord. La conductrice s'est ensuite rangée sur le bas-côté de la route et est sortie de son véhicule pour reprendre ses esprits et comprendre ce qu'il venait de se passer. Assez miraculeusement, l'animal n'a subi aucune blessure. Un témoin de la scène s'est aussi arrêté à côté de son véhicule et a contacté les autorités qui, une fois sur place, ont capturé la tortue. Ils l'ont ensuite déposée dans un étang à proximité. Non direct, jusqu'à midi c'est le morning de l'été, il n'est explore, Radio Explore, je l'ai balancé hier matin dans le morning, le tout nouveau Black M, je suis chez moi, ça arrive dans moins de 3 minutes, reste avec nous dans Direct jusqu'à midi c'est le morning Radio -mix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 Radio Mix, floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. Ce sont Alvaro Solaire L'instant avec Sofia On est en direct Évidemment jusqu'à midi C'est le morning de l'été Si vous voulez Évidemment réagir avec vos messages Hashtag Morning Radio Ça se passe comme ça Évidemment jusqu'à midi Puis euh, ça passe vite évidemment Il est tout pile 11h Sur la première web Radio de France On est en direct Jusqu'à midi Avec le morning Radio Un max de 200 Floor Un max de son. Tout pile 11h On est là jusqu'à midi Avec Amir pour la suite yeah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 Avec le son de Amir Fini 6 de l'Eurovision Et on rejoint tout de suite euh, David Pour euh, Zik News Évidemment une petite chronique Avec euh, l'actu des musiques en ce moment On direct un jusqu'à midi C'est le morning de l'été On est là ensemble On bouge pas À tout de suite Et face à la multiplication Des événements tragiques à travers le monde Les stars se mobilisent Tandis que Beyoncé s'engage Pour l'après Après les bavures policières La tuerie de Dallas Où 5 agents de police Ont été abattus La fusillade d'Orlando Reste aussi un dans toutes les mémoires Ainsi Et 49 célébrités, dont Lady Gaga, Demi Lovato ou Léa Mitchell, avaient accepté de rendre hommage, on en avait parlé, aux 49 victimes de cet attentat survenu dans la discothèque à gay au cours d'une vidéo poignante. Tandis qu'un collectif de 200 artistes, dont Katy Perry, Alicia Keys et Barbara Streisand, ont signé une pétition pour alerter le gouvernement sur les armes à feu aux états unis et Ensuite, Pink, Britney Spears ou Selena Gomez ont posé leur voix sur le titre « Hands » en faveur des familles. Des victimes, désormais, c'est donc Jennifer Lopez qui a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en marge de Ain't Your Mama. La Bomba Latina a enregistré le titre Loves Make the World Go Round avec l'artiste porto-américain Lynn Manuel Miranda afin d'apporter son soutien aux communautés latines et LGBT prises pour cible à Orlando. écoutez un extrait de Love Makes the World Go Round. We just say, oh, oh, oh, we Jennifer Lopez de Love Makes the World Go Round, interprété en direct à la télévision américaine. Pour me laisser, pour me laisser, Problème je les est... vos nouveaux singles ailleurs sur Radio Mixplore. couverte, Benjamin Waxson, l'artiste signé Radio Explorer en direct jusqu'à midi, c'est morning de l'été, puis vos dédicaces avec le site de jeu partenaire bobaworld.fr euh, comme dédié à mon pote la Théo là qui sort le jeu et puis dédié à Enzo le BG de Boba World et de Clash Royale. Et ben, message passé en tout cas, si vous voulez balancer vos messages, hashtag sur Facebook, sur Twitter. Et pour la suite, un son qui va vous réveiller d'un coup c'est Komodo avec Sound of Le son de l'été ça débarque dans moins de 3 minutes On en direct jusqu'à midi C'est le morning de l'été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 Radio Misslore, un Max de En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Soyez bienvenus tout le monde. Bon réveil avec le son de Radio Mixon dans les oreilles. On rejoint tout de suite ici en studio avec Maxime et un petit tour du côté de la météo partout en France. On est en direct jusqu'à midi. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag. Morning, Radio Soir, ça se passe comme ça, évidemment, l'avant-dernière de la semaine. On se motive, la météo Bonjour à tous, voici le bulletin météo de ce jeudi 28 juillet. Ce matin, le temps reste faiblement perturbé avec beaucoup de nuages sur un grand quart nord-ouest, avec même quelques bruines sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un grand soleil qui domine, avec des températures qui partiront de 15 à Rouen à 18 à Bourges pour la moitié nord et de 13 degrés à Aurillac à 22 degrés à Nice. Cet après-midi, la France reste coupée en deux avec nuages et passages pluvieux au nord. Au sud, soleil et belles éclaircies avec un Un ciel plus encombré entre le Pays Basque et les Pyrénées. Pour les températures, au nord, on ira de 17 degrés à Cherbourg à 24 à Dijon. Tandis que dans le sud, on ira de 21 degrés à La Rochelle sur le Vieux-Port à 33 degrés au pied de la Bonne-Mer à Marseille. Pour la petite trempette du jour, comptez une eau entre 17 et 18 degrés sur les plages de Manche, 20 à 22 degrés sur l'arc atlantique et 22 à 24 degrés dans l'eau sur les plages méditerranéennes. Très belle journée à l'écoute de nos programmes. Merci Maxime radio un max de son Dancefloor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 Thank <laughs> <laughs> you. they talk Uh, mix uh, uh, dance floor. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak I'll make you strong again. All these lies, I will comfort you. Mm -hmm, mm. So give me your love. I don't wanna be alone I just wanna go back home Every time I hear that song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 Ta confiance Que si seulement tu m'accordais au moins une chance J'aimerais faire ce rêve une réalité J'ai peut-être me défauts mais j'ai mes qualités J'aimerais pas savoir ce que tu penses Même si ah, mes je sais tu m'évidentes D'illustrer la femme qu'il te faut Mais surtout n'hésite pas Laisse la prendre la première place Je ferai de ta vie un rêve Tu pourras tourner la valeur de ta vie un rêve C'est la manière clas de dire Ah oui oui oui oui oui oui oui Car auprès de toi je le ferai venir Si toi et moi vont nous on fera des jaloux Mais je suis prêt à prendre risque en notre amour est plus fort que tout yeah. Dis-lui la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas Laisse-la prendre ma première place Je ferai de ta vie un rêve Tu pourras tourner la page de ta vie un rêve my yeah, place baby Dan dan dan dan dan będę Tu dan dan Jeśli będę miał twoją rękę, będę miał twoją rękę. Jeśli będę miał twoją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 Tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait Je me dis quand j'en sais trop Ils m'ont fatigué, sont pleins de salidés, font comme analyser. moi je tiens toujours ma parole oh, nanana, nanana. Ils m'ont fatigué, ils font de de salidées à trop m'analyser Moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y laissez parler, vas-y laissez faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Il est beau ce soir j'en ai rien à faire J'étais pas ton mal paré dans deux salles à faire Mon marche à la, la folie je sais les dérange, Je sais les dérange, Ceux qui pensent trop Mon marche à la folie je sais les dérange, Je sais les dérange, Ceux qui pensent trop On en a rien à foutre Pas, d pas, d pas de bluffs pas d'effets On est comme eux crois pas que j'en fais Y Regarde la télé, on a d'autres défauts Ils m'ont fatigué, są plein de salidés, sans que m'analyser, moi je tiens toujours ma parole nanana, nanana. Ils m'ont fatigué, są plein de sa idées à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y laissez -y parler, vas-y laissez -y faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire Pour ton mal paré dans deux salles à Nous marche à la faim j'ai ça les dérange j'ai plein les dérange qui pensent au ton dos Nous, nous marche à la faim j'ai ça les dérange j'ai ça les dérange qui pensent dans dos on en a rien à foutre J'crois qu'ils m'ont pris pour un je peux rien faire c'est pas ma faute ça parle et ça rigole on oh, a nos promesses nos paroles et qu qu'est-ce ça peut te foutre, peut te foutre? Nous on va d'où on vient Ou on à d'où on vient faire, ma route Marche à la fois vas-y laissez parler, vas-y laissez les faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potons mal barés, d'hommes de sales affaires, nous marche à la parole, J'ai ça les dérange, J'ai que ça les dérange J'ai qui pensent notre dos. Nous marche à la parole, J'ai ça les dérange, J'ai que ça les dérange C'est qui pense sur notre dos. mon dos à la parole. Floor. Un, max de, de dance floor. Un max de son flor. Un max de son This is not for your crimes. This is all for your lies. Listen up for your mind. You killing me over lies. I'm sitting for ça pue plus en Prada alias soprano arrive dans moins de 3 minutes reste avec nous en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été si vous voulez réagir Hashtag ça se passe ça se passe comme ça j'ai du mal ce matin pour se réveiller sur facebook et tous sur twitter on s'en dans moins de 3 minutes radio ouais. mix max de son dance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 Le job s'habille plus en pas oh, oh, oh. Le chap s'habille plus en pas oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches Lui ont pris sa femme et ses bosses Il n'a plus d'artilles sur le globe Le qu'on lui a pris son job Oui, l'élève a dépassé son maître Tony à l'instant faut pas forcer en direct jusqu'à midi c'est déjà l'heure de se quitter pour ce jeudi ensoleillé un peu partout en France rassurez-vous s'il fait pas beau du côté de chez vous il va avoir du soleil qui va arriver dans les prochains jours voilà allez on se quitte on se revient évidemment demain pour la dernière de la semaine entre 10h et midi dans le morning de l'été n'hésitez pas évidemment au retour de vos programmes préférés du Sundance Flow dans moins de 3 minutes et avant ça Dimitri Vegas et Like Mac Arcade ciao ciao et à demain 10h dans la rue, t'es pendu à l'iPhone. À la télé y a plus que des festivals de con Aux infos tu sais plus. dance dance floor. Radio Explore, max dance, floor. Max dance floor. It's going down. I'm yelling to You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. Remember Fla! Radio Mixflor Radio Mixflor Radio Mixflor Radio Mixflor Un mix de son de flor Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa Se non E la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò vogliamo ora che il sole è nostro. Vogliono musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire tornare. e tornare. Senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te e Stacka il tuo lavoro almeno per un po La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok Dove la metropoli incontra i tropici E tra le luci diventiamo quasi microscopici A passa i finestrini voglio il vento in faccia Alza il volume della traccia Torneremo a casa solo quando il sole sorge Ti senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Tra me e te. giuro, questa volta ti vengo a prendere e senza sapere. Quando... Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mix Mixplor. A Radio Max Descendants Flour. Sometimes I feel like blow my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through Sometimes I think mix floor. Radio Mix-Floor, un max de son Dance-Floor. Un max de son Dance-Floor. Mix floor. Radio, Mix floor. Radio Mix Floor Radio Mix Floor Radio Mix Floor Radio Mix Floor Un max de son dance floor Radio Mix Floor un max de son dance floor